Leçon 2 Participe passé des verbes en er. Activité de B. J'ai marché. Deux, je mange. Trois, je parle. J'ai dansé. J'ai travaillé. Six, je nage. Sept, je visite. J'ai trouvé. Neuf, je déteste. Dix, め